Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là, accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'âme le garni qui me servait de nid ne payait pas de mille C'est la gosse connu moi qui criais famille et toi qui posais nu là brève, la brève Ça voulait dire on est heureux La bohème, la bohème Nous ne mangions qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire, et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous nous cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud prenez une toile, on récitait les vers coupus autour du poil En oubliant l'hiver La bohème, la bohème Ça voulait dire, tu es jolie, jolie La bohème, la bohème Et nous avions tous du génie Souvent il m'arrivait devant mon chevalet De passer des billes blanches Retouchant le dessin de la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche et ce n'est qu'au matin Qu'on s'assoyait enfin devant un café crème Et puis j'ai mes ravis Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie La bohème La bohème dire On a vingt ans La bohème De l'air du temps Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs Ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien Plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et l'île à son mort Oui, mais on était jeune on était fou <rire> fou mais jeunes Jeunes, jeunes. La brève, Mais la brève Ça ne rien dire du tout